Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.

Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Je suis ravi de vous retrouver après cette petite semaine de vacances radiophoniques, mais vacances très chargées, parce que bon, pas mal de concerts. Et je vous ai ramené une petite interview d'un groupe roumain、euh, très particulier qui s'appelle Dear T-shirt. Mais ça, vous découvrirez à ça les... dans quelques semaines. Voilà.

Bon, sinon, bah, cette semaine, comme je vous disais, on a eu des super concerts. On a eu Yuria Hip e mardi soir qui nous a délivré un concert vraiment fabuleux. Ainsi que Judas Priest dimanche、euh, qui, a, qui a tué tout le monde vraiment. Et on a eu Shaking Street qui, donc, qui était venu nous rendre visite à Orléans mercredi soir. Mais ça, tout ça, je vous en parlerai au fil de l'émission. Sinon, ce qui vous attend ce soir,、eh、bien, vous êtes particulièrement gâtés puisque des nouveautés vous allez en avoir quand même au nombre de 8.

Donc, dans tous les styles, dans tous les genres et sous-genres qui composent notre style musical préféré, du plus soft au plus dur. Vous êtes prêts Eh bien, on va commencer tout de suite avec une de ces nouveautés. C'est sorti, je crois, il、euh, y a une semaine et demie à tout casser. C'est le nouveau live de Magnum.、Euh, la...

Groupe légendaire britannique qui s'appelle Live at the Symphony Hall. Alors on pourrait se demander、euh, pourquoi un nouveau live, puisque le précédent était sorti il y a q u ans et que depuis il n'y a eu qu'un qu album studio. Enfin, il faut dire que Magnum, une, qui a une carrière longue comme le bras, varie cette liste à chaque fois d'une tournée à l'autre. Donc en fait, si bien qu'il y a très peu de doublons、euh, d'un live à l'autre et c'est toujours intéressant de redécouvrir certains vieux titres un petit peu oubliés. Et puis aussi,、euh,

Magnum bah, ne néglige pas non plus、euh, son catalogue actuel qui est quand même aussi très riche et qui n'a rien, rien à envier par rapport à ses, ses illustres prédécesseurs. Tout ce qu'on peut remarquer sur ce live fabuleux, c'est que, bon, bah, Mark Stanway ne fait plus partie du groupe. Et puis, bon, malgré tout,、euh, on pensait que ça a été un sacré coup dur pour le groupe parce que, bon, le c l a v i e r i s t e était quand même là depuis quasiment 35 ans dans le groupe. Et bon, Rick Benton se débrouille très, très bien. Et finalement, on en oublie même que Stanway est parti. On peut remarquer aussi que Bob Catley commence un petit peu à accuser le poids des ans.

Sa voix se fait un peu moins veloutée, comme... mais reste toujours euh, aussi euh, cajoleuse quand même. Et puis bon,、euh, le bonhomme a quand même 72 ans, quand m m ê e e x c u s e z du peu. Alors ce soir, on va se faire un petit extrait donc, de ce live at the symphony hall enregistré b i e n m i n g a m avec le morceau titre de l'album précédent qui s'appelle Lost on the Road to Eternity. Et pour ce morceau,、euh, comme sur l'album studio,、eh、bien, il y a un invité de marque qui vient、euh, pousser la chansonnette avec、euh, l'ami Catley, c'est Tobias Samet. et、eh、bien On va découvrir tout de suite ce que ça donne.

We've had a great time over there, but it's only right that we should end our tour here in the city of Birmingham, the Symphony Hall, with all our loyal fans here tonight. Thank you. I'd to introduce on stage a man who sang on the, the album with us. w h o s come in all the way from Germany to be with us tonight. Would you please big, big, give a big Birmingham welcome from Avantasia, Tobias Samad? Yes.

Comme toujours, avec Magnum, on n'est jamais déçu. Ça, c'était Lost on the Road to Eternity, featuring Mr. Tobias Samet de e d g u y et d'Avantasia, qu'on peut trouver donc sur le live à The Symphony Hall, tout chaud, tout bouillant, et c'est la première nouveauté de la semaine.

On va rester en live et bah, tout à l'heure avec、euh, Judas Priest. Comme je vous le disais juste en début d'émission, Judas Priest est venu nous rendre visite à Paris pour promouvoir donc, son album Firepower. Et bah, vraiment, on peut dire qu'ils ont vraiment eu le feu ils nous ont délivré vraiment une prestation、euh, wow, ahurissante. Je n'en attendais pas.

Pas grand chose, je dois avouer, de ce concert. Je dois avouer que pendant très longtemps, je me suis demandé si je devais y aller ou pas. Non pas que je n'ai pas apprécié Firepower. J'ai beaucoup apprécié、euh, Firepower, justement. d'ailleurs, si vous êtes de s fidèles auditeurs, vous avez dû le voir parce qu'on a passé quand même pas mal d'extraits pendant l'émission. Mais enfin, bon, déjà,、euh, l'annonce que Glenn Tipton ne participera pas à la tournée et sera remplacé au PLV i e d e é par Andy Sneep、euh, au dernier moment.、Euh, bon, ça, ça m'a pas spécialement rassuré.

D'autant plus que la, bah, la, dernière fois que je les avais vus, ce qui était Wellfest en 2015, j'avais trouvé le groupe un, un peu poussif. Rob Alford avait vraiment beaucoup de mal, surtout au début de concert, à pousser la c h a n s o n n e e Il faut dire que vocalement, Judas, bah, vous savez, c'est quand même très exigeant. Mais là, je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est peut-être la dernière fois qu'on les verra. Et alors là, ils étaient dans une forme vraiment olympique. Rob Alford a été impérial de, de

Tout du long. Et en plus, Judas en a profité en même temps pour remanier un petit peu sa c e t t e liste, car il faut dire que ces derniers temps,、euh, bon, il y avait quoi, trois, quatre morceaux du dernier album, et puis tout le reste, c'était des classiques、euh, indémodables. C'est vrai qu'il y en a tellement、euh, chez Judas, mais là, quand même, ils ont pris soin, quand même, de retirer Victim of Changes et Beyond the Raves of Death. C'est vrai qu'on aurait bien aimé les entendre aussi, mais enfin bon, on n'a pas perdu au change, puisqu'on a eu des, des raretés comme Running Wild, Grinder,、euh, le morceau Killing Machine, qui n'a jamais été réinterprété live depuis 1978, quand même, excusez du peu.

Desert Plains, aussi Turbo Lover, enfin bref, des choses assez surprenantes quand même. Et puis bon, Judas sur scène, ça reste toujours une tuerie, même. Et puis des classiques comme Hellbent for Leather, ça c'était obligé, ils y étaient. Et d'ailleurs, c'est le moment que Robal Ford arrive toujours avec la moto. Vous avez envie de plonger dans cette ambiance e h bien, un petit rendez-vous au Wacken, donc extrait du Battle Cry qui était sorti en 2015. Hellbent for Leather

And the Speed of Light, ça c'est extrait du tout nouveau, tout chaud, tout bouillant live de Raven Screaming Murder Death from Above live in a l b o r g enregistré donc le 27 novembre 2017, lorsque le groupe était en première partie de Dirk Schneider. C'est à peu près le même show qu'on a eu à Paris、euh, quelques jours plus tard. Et Raven, un live t o n y t r u a n t Et ce qui est étonnant, quand on connaît la carrière longue comme le bras de Raven, puisque le premier album date de 1980, c'est que leur troisième live seulement.

Juste avant, live aussi, Judas Priest、euh, au Wacken. Donc,、euh, c'était un petit extrait de Battle Cry. Le, et c'était le classique Hellbent for Leather. Et donc, je vous rappelle que Judas Priest nous a vraiment euh, atomisé euh, lors euh, au Zénith dimanche soir.

Bon, maintenant pour calmer un petit peu le jeu, on va se faire quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll. On va vous repasser un petit extrait de l'album de Jim, auteur-compositeur-interprète、euh, rock de la région parisienne et son album d i s t o r s i o n cérébrale que je vous ai présenté il y a de ça, oui, 15 jours. Et avec un petit morceau sympa qui s'appelle Rancune.

Sans titre, oui, sans titre, c'était le nom du morceau donc, de o n c d Long Chris, vieux compagnon de route bah, de Johnny Hallyday entre autres, et extrait de son album Chanson Bizarre Volume 3. Juste avant, un petit peu dans le même esprit, Jim, rock, auteur, compositeur, interprète et surtout rocker, extrait de son album d i s t o r s i o n cérébrale, et c'était le morceau Rancune. Troisième nouveauté de la soirée, là on va se faire du furieux, du fou furieux, avec le nouvel album de Arkenemy, enfin, nouvel album.

pas tout à fait, puisqu'en fait, il s'agit plutôt d'une compilation de toutes les reprises que Arkenemy a fait durant toute sa carrière. Celles-ci sont disséminées un peu partout, sur des singles, sur des, en japonais, sur des, c'était, qui était sur dans des magazines, enfin plein de choses. Enfin, pour avoir tout ça, c'était quasiment mission impossible. C'est pour ça que Arkenemy s'est dit, tiens, ce serait sympa de les regrouper pour les fans. Donc, on a des morceaux qui datent d'il y a une vingtaine d'années, puis des choses un petit peu plus actuelles. Et puis, pour rendre la chose un petit peu plus intéressante, il y a aussi quelques morceaux inédits.

Alors, qu qu'est-ce qui a motivé Ark Enemy à faire des reprises bah, Quels sont leurs goûts On retrouve un peu de tout. On y retrouve des reprises d'Iron Maiden, de Judas Priest, bien sûr, de Europe, de Kiss, de Megadev, t bien évidemment aussi, et aussi toute une palanquée de groupes p u n k de, de GBH, de Discharge, et aussi de groupes punks u é d o i s complètement inconnus, enfin du moins pour nous. On y retrouve également bah, une reprise de Carcass,、bon, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que Michael Amott a fait partie du groupe.

Enfin bref, tout ça à la sauce Ark e n o m y Et pour ce soir, je me suis choisi une reprise de Pretty Maids qui figurait sur l'album Red.NEV Hot a d i à la base. Et là, c'est back to back. Alors, qu'est-ce que ça donne du Pretty Maids repris à la sauce Ark e n o m y Eh bien, ça nous donne ça

Vous êtes Bien sûr, Radio Arc-en-Ciel 96.2, et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones, d a n s s o n e s grillé quelques-uns, avec un petit extrait de Fallen, le premier album des Fous Furieux de Except One, et c'était Under the Bombs. Juste avant, une nouveauté encore de la semaine, la troisième, le nouvel album, enfin, nouvel album.

Disons un p e t i t interlude de Ark Enemy Covered in Blood où Ark Enemy s'amuse à reprendre des classiques du métal et de, de punk. Et là, c'était Back to Back de Pretty m a i d s qui est la reprise de ce soir. Bon,、euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, on va revenir à, à l'interview que j a i eu la chance de faire avec l h a r d c o r e de Forest in Blood. C'était、oh, le 7 décembre dernier. Voici donc la suite et la fin de ce petit entretien qui, j'espère, vous donnera envie de découvrir ce groupe.

Fort sympathique. Question un petit peu plus technique, Où、oui. est-ce que vous avez enregistré l'album On a enregistré、si、a, un、oui. studio Sainte-Marthe chez Francis Cast, avec qui on a déjà enregistré euh, euh, trois fois, c'est le troisième. Il y avait eu、euh, précédemment des Apocalypse Now, qui étaient、euh, le side project en fait. À un moment, Forest in b l o o d a fait un genre de petite coupure, c'est appelé Apocalypse Now pour être signé sur un label hollandais. Et,、euh, et donc en fait,、euh, de là, c'est arrivé.、Euh,

C'était parti pour être enregistré normalement chez,、euh, alors je ne me rappelle plus son nom, c'est un Suédois qui fait des albums, et finalement ça n'avait pas pu parce que Bart a v a eu un problème familial. Et de ce problème familial, il a fait qu'on est arrivé chez Francis Cast. On a fait un premier album. Le mec était super dans tous les sens du terme, que ce soit niveau travail, niveau mentalité,、euh, niveau conseil, donc c'était fabuleux. Ensuite on a refait un six-titres chez lui.

Ça c'était en 2010, et donc là on s'est dit l'album c'était logique, on ne voyait pas quelqu'un d'autre en fait. Ce que je trouve incroyable chez ce type c'est qu'il est capable de tout produire aussi bien en temps de hardcore、et、que ses plaques metal ou du hard rock old school. e t C'est un vrai musicien, c'est vraiment un mec très talentueux dans... que ce soit en tant que musicien ou en tant que arrangeur.

Parce qu'il nous donne toujours des, des subtilités. Tiens, si on pouvait tourner quelque chose comme ci, comme ça. Et c'est vraiment un mec en or. Et ben, ça se ressent dans son travail, dans tout ce qu'il a pu faire. Et nous, c'est pareil, nous sommes un ami depuis pas mal d'années maintenant. d Et、euh... c'est vrai que tout ce que j'écoute qu'il a fait, je trouve que ça ne sert pas du tout à rougir à des grosses productions internationales. Ah non, non. Ah non complètement pas. Et même,、euh, alors nous, le premier truc qu'on a fait avec lui, il était vraiment、euh, dans son début de notoriété. Il commençait déjà à être un petit peu populaire.

Mais pas,、euh, pas à l'échelle de maintenant. Maintenant, il y a vraiment des gens. Dernièrement, il avait fait quelques prises avec、euh, un groupe américain qui s'appelle Refuse.、Euh, enfin, non, je dis américain, je ne suis même pas sûr qu'il soit américain, mais en gros,、euh, voilà, il y a même des groupes internationaux qui viennent chez lui pour. Toujours question technique. Est-ce que vous avez planifié une tournée maintenant Alors là, il y a quelques dates qui sont tombées.、Euh, pour l'instant, c'est encore en cours de négociation sur, certains, sur certaines dates parce que.

Avec、euh, la vie familiale de chacun, on ne peut pas partir non plus tous les week-ends. C'est、euh, professionnel, parce que j'imagine、voilà、que c'est fini, c e s boulot. C'est ça, on a、oh, tous、ouais. un travail à côté, parce qu'effectivement, <rire> la musique, on n'en vit pas malheureusement. Mais、euh, oui, alors là, déjà, on va le week-end prochain, le 15, à Cherbourg. Ensuite, on a quelques dates、euh, du côté de Nantes,、euh, le Grilène à Colmar, on a t h i e r r y c h a t i l l o n ça c'est des dates déjà bookées. On a Poitiers, Angoulême, Bordeaux, qui sont encore de booking. et puis...、Euh,

On est en train de voir avec,、euh, avec des amis qu'on a、euh, depuis de longue date,、euh, Knuckles d e c'est un groupe anglais, avec qui on devrait se faire quelques dates、euh, aussi prochainement. On va, essayer,、euh, on va essayer, parce qu'avec Apocalypse, il y a eu、euh, pas mal de dates à l'international, donc on va essayer de repartir en tournée européenne. Là pour l'instant, on, on se base vraiment sur la France, mais,、euh, mais on, le but c'est aussi de s'exporter.、Ah, une date à Renléant peut-être Une date à Renléant, avec grand plaisir. Là en ce moment, on va dire a v a c t u a l i t é

La scène hardcore souvent est souvent revendicatrice et、mmh. souvent amène des problèmes de société. Et là, qu ce qui se passe en ce moment, est-ce que... Ben, ça nous parle beaucoup.、Hein. Nous,、euh, on n'est pas forcément p o r t e u r des gilets jaunes dans le, dans le fait de porter.、Euh, on n'a pas besoin de porter un vêtement pour être、euh, obligé de se plaindre de quelque chose. Par contre, on suit complètement le mouvement. Moi,、euh, personnellement, je ne suis pas pour、euh, tout ce qui est dégradation.、Euh, je trouve que ça va un petit peu à l'extrême.

Et malheureusement, le gouvernement、euh, va aussi à l'extrême, à l'opposé, en ne répondant à rien. Et puis là, quand on voit le président, quand on voit son Premier ministre, en, en mode, tiens, va dire aux gens ce que je pense. Et qu'il n'assume même pas son rôle. Voilà,、gros. il n'assume même pas son rôle de président. Et、euh, d'aller、ouais. assumer qu'il a fait de la merde et qu'à un moment donné,、euh, ça lui retombe sur le nez. Voilà, c'est malheureusement、euh, le retour de bâton, comme on dit. J'ai jamais vu ma foi s i m b l o d u n concert. Est-ce qu'à c a i、si、s e je... de 20 mètres

Alors,、euh, normalement, si tout va bien, à une bonne partie de plaisir avec、euh, un peu de, de rhum pour arroser le tout. Et il、euh, faut vraiment rentrer dans notre univers.、Euh, C'est grosse c l a q u musicale par rapport à l'album. Je pense que là,、euh, l'album fait assez、euh, ses preuves pour montrer que, que musicalement,、euh, il tient largement la route. Et,、euh, et après, sur scène,、euh,

On, on se donne à fond de toute façon dans tout ce qu'on fait parce que c'est le, le principe de, de la musique.、Quoi. Si c'est pour faire les choses à moitié, reste chez toi.、Et、une question que je pose systématiquement à chaque fois que je fais une interview, c'est comment d é c r u i r a i s t u ton groupe, enfin Stingo en l'occurrence, à quelqu'un qui ne connaît pas, tu peux le convaincre d'écouter Alors、euh, je lui dirais qu'il faut être.、Euh, que s'il est fermé musicalement, ça ne sert à rien d é c o u t e r que s'il est ouvert musicalement, il va prendre le pied de sa vie parce que.

Tous, euh, les cinq qu'on est on n'écoute pas le même style musical du fait、euh, que ça se ressent dans la musique、euh, dans la façon de composer et,、euh, et aussi dans, dans l'attitude de chacun on est tous、euh, ultra bon enfant chacun dans dans une écoute musicale et tout le monde peut trouver、euh, des petites、euh, certaines chansons、ben、là par exemple tout à l'heure tu citais、euh, la, la jams e qui est acoustique

Il、euh, y a des interludes qui vont être un peu plus ambiance black metal, il y a des chansons qui sont plus, un peu plus trash, un peu plus hardcore. De toute façon, si tu n'as pas une base rock dans ta tête, oui, une... tu, tu, tu passeras un mauvais moment, ça c'est sûr. Et si tu es、euh, quelqu'un qui aime la musique en général, tu passeras un très bon moment. Une question question à toi, Lacon. Quelle est la question que, que tu aimerais qu'on te pose、euh, Alors, que je aimerais qu'on te pose、euh...

Là comme ça, c'est vrai que c'est une question à la con du coup. <rire> euh, euh, euh, bah, la question c'est où te vois-tu par exemple dans 10 ans J'espère que d'ici là on aura、euh, atteint l'objectif qu'on s'est qu tous、euh, lancé là, c'est de faire、euh, tous les festivals、euh, déjà de France. On, a dit,、euh, on, on est parti en privé de joke à la base mais je pense que、euh, indirectement on y pense tous.

Et tant qu'on n'aura pas réussi à faire tous les, tous les festivals de France, vous serez obligés de nous supporter dans toutes vos petites salles et dans toutes vos grosses salles si possible. Mais、euh, le but, c'est quand même de faire un, un maximum de, de musique. Et vraiment, la dernière question est-ce que tu as quelque chose à dire aux électeurs d'Electric Show Eh bien, aux auditeurs,、euh, je vous dis de continuer.、Euh,

D'écouter cette radio donc qui existe depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, a priori. Radio depuis 30 ans. Voilà, donc,、euh, donc bah, vous voyez, une radio qui existe depuis 30 ans, qui continue de, de faire son petit chemin, donc il、euh, faut continuer de soutenir、euh, tout ça, et puis de nous soutenir aussi、euh, pour les 20 ans, et, et puis tout le monde avance dans le même sens, et, et tout, ce qui est, tout ce qui est vieux est bon, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes s o u p e s Voilà, faites u n e très b o n n e c o n c l u s i o n Merci à toi. Merci. <rire>

Voilà, donc ça, c'était la fin, donc, e、euh, de l'interview faite avec les gars de Forest in Blood le 7 décembre dernier. Puis rassurez-vous, du Forest in Blood, on aura l'occasion d'en repasser,、euh, d'ici quelques temps. Il n'y a pas de problème. Encore une nouveauté. Bah, tiens, on va faire un petit tour en Angleterre avec un tout jeune groupe qui s'appelle Puppies.、Ah, C'est tout mignon, tout plein, ça, h e comme nom. Alors, euh, faut pas se fier à la pochette、euh, qui nous montre des candélabres, un vieux grimoire, un crâne.

Un sablier, on se dit, oh là là, ça va être du doom, etc. Mais le tout est sous fond rose. Alors on se dit, alors est-ce que ça va être plutôt pop, est-ce que ça va être plutôt heavy Et en fait, c'est entre les deux, quand même. C'est de la pop heavy, on va dire. Voilà, donc c'est leur premier album qui s'appelle The Goat. Allez, vous avez envie de découvrir Allez, tout de suite, Vengeance

Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas passé d'un petit extrait de Building Bridges des Hongrois de Dystopia. C'était Freefall. Juste avant une des nouveautés de la semaine, les Anglais de Puppy et leur premier album The Goat, et c'était Vengeance. Eh bien, comme tout à l'heure, je vous avais parlé un petit peu du concert de Judas Priest. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du concert de Yuri Aip qui a eu lieu donc mardi dernier. donc C'était la raison pour laquelle.

Il n'y avait pas d'électrique choc, et puis bon, bah, en tant que fan, j'ai pas pu m'empêcher non plus d'aller faire un petit tour à c h Gilbert en début d'après-midi, puisque le groupe était en séance de dédicace. Alors, Uriye, bah, c'est une légende de, du rock qui est toujours bien vivace et qui nous a montré que, bah, je pense que l'heure de la retraite n'a pas encore sonné,、et、puis bon, que ça fait plaisir d a l l e r voir parce que ils ne viennent pas souvent nous rendre vite en France, puisque la dernière fois c'était en 2009 à l'Olympia, avec un show en côté d'affiche avec Blue Oyster Cult, qui avait été t r è i e n

Très très bon d'ailleurs. Si, entre temps, j'oubliais, ils étaient venus, au, ils étaient à l'affiche du Hellfest en 2012. Mais enfin, bon,、euh, ils, ils avaient joué en milieu d'après-midi, ça veut dire、euh, quoi, 35-40 minutes. Et bon, quand on a une carrière comme Yuria Hip, c'est frustrant de n'entendre que、euh, quelques classiques et un ou deux morceaux de dernier album, et puis basta. Donc là, on a eu vraiment、euh, la totale. Yuria Hip qui nous a montré.、Euh,

t o u t e l é t e n d u e de son talent, et que si beaucoup disent que c'est le Deep Purple du pauvre, moi je suis pas d'accord avec eux, c'est un groupe vraiment. Par contre, en Europe de l'Est, c'est une légende. Ce que j'ai remarqué, c'est quand même que le dernier album était particulièrement mis en, en avant, puisqu'il y a eu quand même 6 morceaux sur 10 qui u n ont été interprétés, puis évidemment des classiques indémodables, et aussi des choses un petit peu plus rares comme Return to Fantasy, des choses comme ça. Par contre, un morceau qui n'avait

Qui vraiment était indispensable, c'était July Morning qui était vraiment fabuleux. Si un point négatif, quand même, à ce concert, le son qui n'était pas top, puisque je, moi j'ai trouvé que la basse et toute la batterie avaient écrasé vraiment tout, surtout le son d'orgue de Phil h a n s e n et c'est vraiment le seul point négatif de cette soirée. On va se faire une petite version live de July Morning, si vous voulez bien, extrait donc du live à Coco qui était sorti en 2015. Ça dure 10 minutes, mais c'est magnifique.

Et ça va nous permettre de voir ce que ça pouvait donner. Uriaip, h vous êtes prêts?

Fermant les yeux, je m'y croyais encore à la cigale la semaine dernière. C'était, bon, vous avez reconnu le classique de Yoyabe, July Morning, extrait du live à Te Coco qui était sorti en 2015. Et ça, c'était pour nous replonger dans l'ambiance de ce fabuleux concert de ce groupe, malheureusement trop rare dans nos contrées. Et on attaque déjà la deuxième heure d'Electric Shock. Je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et ce soir, peut-être même un peu plus. Mais enfin, ça, ça va dépendre de vous si vous êtes sage ou pas. Maintenant, on va continuer avec du pur métal pour faire.

Un groupe plus vraiment m é t a l que C'est pas possible, c'est les Italiens de Nanowar of Steel et leur album Stairway to Valhalla. Et ce soir, ils vont appeler Cthulhu avec Call of Cthulhu.

Un extrait de l'album Carosat Damnation de Vescexar, groupe hongrois que vous connaissez parce que ça fait déjà pas mal de semaines qu'on en diffuse. Et juste avant, le seul vrai groupe de métal au monde, Nano War of Steel avec Call of Cthulhu. Extrait de Stairway to Valhalla, leur dernier opus.、Ah, Electric Shock, là, va faire un petit bond dans le temps.

Et va se muer en World Shock avec de la musique du monde, puisque là on va faire un petit tour du côté des Vikings avec Skald. Alors, qu'est-ce que c'est que Skald Alors, Skald, c'est un projet、euh, d'un compositeur、euh, qui s'appelle Christophe Voisin-Boivinet et qui s a s coquiné avec un trio de chanteurs.、Euh,

Qui connaissaient la langue noroise. Donc,、euh, ils ont réadapté, ils ont aussi réécrit des vieux textes qui parlent de vieilles légendes scandinaves, plein de choses, avec des instruments d'époque. Donc, je vous le dis, c'est vraiment un retour dans le temps. À l'époque des Vikings, là, on fait un bond de 1000 ans en arrière. Donc, c'est la, la petite parenthèse spatio-temporelle d'Electric Shock ce soir. Donc, un petit extrait de l'album Le Chant des Vikings, qui est sorti le 10 janvier. D'ailleurs, ils seront en concert le 20 février à La Cigale.、Ah, donc,

Petite détente avec le morceau Jinunga. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne connais pas du tout le vieux n o r w a r a i n Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, et、eh、bien qu'il ou elle m'appelle au 0238 43 48 00.

Du petit voyage de la faille spatio-temporelle, retour en 2019, après avoir été en l'an 919, avec Skald Ginunga, un extrait de l'album Le Chant des Vikings, qui est sorti donc le 18 janvier dernier. Et bien maintenant, revenons à du hard rock pur et dur, avec Yann Armelino, et d El b u c h o qui n'abandonne jamais la preuve, ils le disent, I don't give it up.

Extrait de l'album éponyme de s h a k In Street, leur deuxième, qui était sorti en 1980. Ça ne rajeunit pas, ça c'était pour l'introduction rêvée, pour vous parler du concert donc, de s h a k In Street et de Ross the Boss, enfin plutôt l'association de Fabienne Shine, la chanteuse, et Ross the Boss,、euh, l'anguitariste qui était dans s h a k In Street à l'époque, qui devient un manoir dans les années 80, accompagné de musiciens Dictators, donc, qui étaient en concert mercredi dernier a u Blue Devils.

Euh, qu'est-ce qu'on peut dire du concert? Bah.

J'aime pas tirer sur les ambulances, comme on dit. Que les musiciens étaient vraiment impeccables, ça, de, tout du long du concert, ça y a pas à dire. Que Fabienne Schein nous a montré qu'elle était plutôt en faiblesse vocale, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà que sur album, on peut pas dire que ce soit extraordinaire, mais enfin bon, et, et surtout, elle a passé énormément de temps à, à parler. Je pense qu'on a perdu au moins 3, 4, 5 morceaux et ça cassait le rythme. Enfin, ça c'est ce qui personnellement m'a le plus déplu. Et puis bon, ce qu'on peut regretter une fois de plus, c'est que malheureusement, bah, Shaking Street n'a pas.

Fait le plein au Blue Devils, il y avait du monde quand même, mais bon,、euh, plutôt des vieux briscards qui avaient envie de revoir l e、euh, r é é c o u t e r leur adolescence. Et bon, je pense que là, de ce point de vue là, personne n'a été vraiment déçu. Juste avant Shake n Street, vous avez eu ben, Yann Armelino, Wendell Buccio et leur deuxième album, Seventeen, et s t a i t i Don't Give It Up.

Encore une nouveauté, la sixième de la soirée. Toujours du rock avec un groupe qui nous vient de Tulle. C'est pareil, ça, c'est pas des perdreaux de l'année, comme on dit, puisque le groupe existe depuis 1985. Alors, ça dira peut-être quelque chose aux plus anciens d'entre vous,、euh, qui ont fureté dans les bacs à disques un petit peu obscurs. C'est un groupe qui s'appelle Vis-à-Vis. Alors, Vis-à-Vis, -vis, ils ont eu plusieurs vies, c'est cas de le dire, ils se sont séparés plusieurs fois, ils se sont reformés également, ils ont...

Et là, donc, ils nous reviennent en 2019 avec un, un nouvel album qui s'appelle War Machine. Alors, c est, c est, ne cherchez pas, c'est du rock, ni plus ni moins. C'est pas original, c'est clair, mais c'est bien fait et ça donne envie de bouger, de faire la fête. Un, un extrait de l'album War Machine qui s'appelle Give the Boys a Chance.

I better be cool. Blow、yeah. up Your skin, beat you like a baby. r e must and t e a r s I've been sure that you're r e n l

I'm dry, I'm a b u t I'll be good. <laughs>

i b e t t e r b e g o o d

De ça, s t a r r e t s avec leur album From Lead to Gold et c'était Silver Snake、euh, juste avant une des nouveautés de la semaine. Les, gros, le, les Tullois, enfin je sais pas comment on dit, de groupe originaire de Tulle vis-à-vis -vis, avec Give the Boys a Chance, extrait de leur dernier album War Machine. On va changer complètement de style puisqu'on va revenir, on va faire un petit peu un instrumental, on va revenir à l'album de Jason Baker, vous savez, ce guitariste talentueux de la fin des années 80 qui n'a

Pas eu de chance, puisqu'il est atteint d'une saloperie, une maladie orpheline, la maladie de charcot, qu'il l'emprisonne dans son corps où il est incapable d'avoir le moindre mouvement. La seule chose qu'il puisse avoir, c'est de cligner des yeux. Et le fait,、euh, comme ça, il peut communiquer avec son père qui a réussi à, à créer une machine qui retranscrit.、Euh,

Traduit, qui traduit donc tout ce qu'il veut dire. Et c'est ainsi qu'il a composé cet album, Triumphant Hearts, qui est sorti en fin d'année dernière. Donc ce n'est pas un album triste ni mélancolique, au contraire, c'est plutôt assez complantatif dans l'ensemble. Et malgré tout, à aucun moment ce n'est triste. Et Il y a un morceau chanté quand même dessus avec, qui s'appelle a l l d On e to Love.

Baker, oui, non, on était plus proche de David Gilmour, mais c'était quand même magnifique. a l l d on w to love, extrait de son dernier album Triumphant h e a r t s Maintenant, allons faire un petit tour、euh, au Danemark、euh, pour un petit truc un peu plus rock'n'roll, puisqu'on va retrouver v o l b e a t chez eux, donc au Telia Parken. Au...

Le plus grand stade de Copenhague Volbit est le premier groupe danois à avoir rempli. Pour l'occasion, il a invité plein de copains, et entre autres, le danois, un des Danois les plus célèbres au monde, c'est Lars Ulrich, bien sûr, qui vient donc、euh, taper sur les fûts, sur、euh, bah, un morceau classique de Volbit. C'est le Guitar Gangster and Cadillac Blood, qui était donc le titre du troisième.

Album de Volbit. Et ça, vous pouvez trouver cette version featuring Lars Ulrich sur le Let's Boogie Live from Telia Park, sorti il y a quelques semaines, qui existe également en DVD. Un petit peu de Volbit featuring Lars Ulrich、bah、Bien sûr, tout de suite maintenant. This is the

Connu Enter Sandman, le classique de Metallica, bien sûr, repris par Volbit. Et pourquoi est-ce qu'elle a été reprise par Volbit Tout simplement parce que Lars Ulrich est venu faire un petit tour sur scène, voir ses vieux co ses copains, et du coup, il n'a pas pu résister, et il a joué donc sur ce morceau、euh, qu'on peut trouver sur le Let's Boogie Live from Telia Parken. Et juste avant Enter Sandman, l'ami Lars Ulrich, il n'a pas pu t'empêcher non plus de taper les fûts sur Guitar Gangster and Cadillac Blood.

Il est 20h55 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bah, normalement, Electric Shock devrait bientôt、euh, tirer sa révérence. Mais non, comme vous avez été gentil, on va un petit peu déborder ce soir,、euh, parce que bah, vous le valez bien. Donc là, Electric Shock va se muer en Acoustic Shock, le temps de quelques minutes.

Avec la septième nouveauté de la soirée, avec un nouvel album de Thunder. Alors, Thunder,、euh, bah, qui est très actif depuis son retour,、euh, depuis le début des années 2010, alterne les albums live et les albums studio. Et là, ils ont décidé de revisiter leur catalogue et de réenregistrer certains mor morceaux en version acoustique,、euh, mais un petit peu, avec des arrangements quelque peu différents. Il y a des choses qui sont un peu plus soul, d'autres plus rock, d'autres c'est un peu plus country, enfin.

Donc, quelque chose de très différent. Cet, cet album est sorti, je crois, il y a 15 jours. Il s'appelle Please Women s i a t e d Vous pouvez trouver en deux versions. Une version simple avec une pochette blanche et une version double avec une pochette rouge. Voilà, au choix. Donc, là, ce soir, bah, le morceau Bigger Than Both of Us, revisité par Sunday. Revisité, donc voilà ce que ça nous donne. Ready, b r i n O?

bigger than

La parenthèse d'Acoustic Shock avec You Got Lucky, une petite reprise de Tom Petty et c'était Blackberry Smoke qu'on peut trouver donc sur la r é d i t i o n de Find the Light Tour Edition. Et vous, ça vous intéresse, vous pouvez trouver ces versions acoustiques inédites sur un EP qui s'appelle The s o u t h o u n d Grand Sessions.

au Choix. Et juste avant,、euh, dans un p e même état d'esprit, c'est Thunder avec sa, son album Please Remain Seated qui n'est plus ni moins qu'une relecture de quelques-uns de, des morceaux de, du groupe britannique et c'était Bigger Than Both of Us. Allez, on continue encore avec、euh, la, la dernière nouveauté de la soirée et là on va faire un petit tour en Angleterre où les Italiens de Lacunaquile ont choisi Londres pour、euh, enregistrer et filmer leur、euh, dernier DVD.

Ce qui est sorti là, début novembre, ça s'appelle The 119 Show, live in London. Alors, le groupe italien a vraiment mis le petit plat dans les grands, comme on dit, c e t t e l i s t e quand même plus que chargée, puisque le concert dure plus de deux heures. Et d'après les photos que j'ai pu voir, parce que je n'ai pas eu le temps de visionner le DVD, on se croirait un petit peu au cirque. Donc, pour ce soir, un petit extrait donc, tout d'abord, A Current Obsession.

119 et Current Obsession, donc deux extraits de The 119 Show Live in London de Lacuna Quail, sorti au m o i n o v m b r e et qui est nouveau, la dernière nouveauté d'Electric Shock ce soir. Est-ce qu'on se quitte maintenant ou vous en voulez une autre?

Oh, allez, je pense que vous avez mérité une petite dernière quand même. Allez, tiens, on va refaire un petit tour au Japon avec、euh, les charmantes jeunes filles de Love Bites. Ben, ne vous méprenez pas quand on voit leur look, on dirait Oh, de charmantes petites écolières. Ben, en tout cas, elles jouent a i du metal vraiment féroce. Enfin, ça, vous le savez si vous avez déjà écouté Electric Shock ces dernières semaines. Car Clockwork Immortality,、eh、ben, ça a été une des petites baffes de cette fin d'année 2018. Donc, on est accro à Love Bites. Donc, ben, ils nous le disent d'ailleurs Addicted.

D'extrait de o n c d Clockwork Immortality, de Lovebites,、euh, groupe japonais. Voilà, donc ce sera le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. et、eh、bien Merci d'être f i d è l e à Electric Shock et à Radio Arc-en-Ciel, bien sûr. et、eh、bien Portez-vous bien d'ici mardi prochain. Écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec des nouveautés, bien sûr. Salut à tous!